Chers auditeurs, bonjour Aujourd'hui nous sommes le 25 février 2015 et nous fêtons les Roméo. Qu'ils soient d'Alpha ou de Véron, le Roméo est toujours synonyme de beau gosse, à l'image de celui présenté ce week-end par une société avec un nom de bande dessinée qui a pour but d'aider les personnes âgées. Pour plus d'informations, je vous mets le lien en description. Bref, le 25 février 1429 a changé la phase du monde car c'est ce jour-là que la pucelle d'Orléans s'est agenouillée devant Charles VII à Chinon, lui demandant de bouter les angloirs de France et transformant ainsi la France en un véritable paradis. Si le roi n'avait pas cru la jeune femme, jamais elle n'aurait pu aller combattre à Orléans le 8 mai, jamais elle n'aurait continué sa conquête et jamais elle n'aurait été arrêtée à Compiègne pour être ensuite jugée et brûlée vive à Rouen. Donc aujourd'hui... Personne ne connaîtrait ni Orléans, ni Compiègne, ni Rouen. Et la boutade « Sais-tu qu'elles ont été les dernières paroles de Jeanne d'Arc Vous ne m'avez pas cru, vous m'aurez cuite » serait tout bonnement incompréhensible. Alors que serait la France en cette rencontre décisive C'est pas compliqué. Nous mangerions du Poutine en roulant à gauche en écoutant notre reine à la BBC, en anglais bien sûr. L'enfer. Rendez-vous demain pour une nouvelle Uchronique. E que se serait-il passé un 26 février.